Bi familietaike batek badu errefuziatu estatutua eta bestiai ez estatuik izan zaioanokuan. Ataratzeko herriak dei egin deio bestiarekin alkartiai bi familia joien laguntzeko lehen hilabeteetan. Herriaak bi alouzamenti proposatu ditu eta berogeita hamar bat herritar presdia laguntzaaikarteko. E Les gens qui sont déboutés euh, n'ont pas le droit de travailler et ne touchent plus aucune allocation et ne sont pas hébergés. Donc ils sont dans une situation qui est intenable, ils n'ont pas de solution, ils sont censés rentrer chez eux, ils ne le font pas, 1% seulement des personnes des débuter rendre chez elles. bon je il faut pas qu' une fois qu'ils sont régularisés nous notre accompagnement dépasse plus de quelques mois on signe des conventions d'ailleurs avec eux quand ils sont régularisés on sign une convention pour six mois maximum au bout de six mois il faut qu'ils se débrouillent. Alkarte huneak Hamabuste familia jarrakitzen dutu Uzkalherrian, Sharra, Miaritze, Baiona, Ahurti, Hiriburu eta Hoi ataratzen.